Que vraiment, Allah voit Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pêcheur. Qui l'appelle donc son assemblée